Chers auditeurs, bonjour Aujourd'hui nous sommes le 20 février 2015 et nous fêtons les Aimés, à ne pas confondre avec Saint Aimé qui lui est fêté le 13 septembre. Aimé est connu dans le monde pour sa beauté. En effet, le poète Roméo a figé Aimé dans ce doux poème « Aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau ». Bref, le 20 février, 65 millions avant Jésus-Christ a changé la face du monde car c'est ce jour-là que Théa, une astéroïde de 20 km de diamètre est venue s'écraser sur la Terre, tel un moustique sur un pare-brise, entraînant la disparition des dinosaures. Alors, que se serait-il passé si l'astéroïde n'avait fait qu'effleurer la planète Terre Eh bien, dans un premier temps, pas grand-chose. Les monstres jurassiens auraient continué leur vie avant de remarquer, au bout de quelques millénaires, que les petits mammifères se transformaient jusqu'à devenir des humains. Peu à peu, les bipèdes à pouce préhenseurs auraient monté leur armée dans le but de prendre le pouvoir sur l'intégralité du globe et, un matin de moins 125 876, les troupes du commandant Crew auraient affronté les escadrons de Velociraptor dans une grande bataille de… au moins 5 minutes, avant de mettre un point final à la vie humaine sur terre, rendant ainsi impossibles les plus grands événements de l'humanité comme L'invention de l'écriture, les victoires de Bernardino au Tour de France ou l'élection de François Hollande. Rendez-vous lundi pour une nouvelle U-Chronique. Que se serait-il passé un 23 février down, down, down, down.